J'étais cherché tout Paris pas tomber toi. moi au rivis, pas ni possible, arriver au titan, pas ni possible, à la lycée, pas ni possible, mon cœur sans m'a pas ni possible, Anélie, où es-tu, moi je caille. Je t'ai cherché tout pari, pas trouvé toi Je cherché tout pari, pas trouvé toi Arrivé au tennis pas impossible Oh là que non pas impossible Oh pas Alors j'ai téléphoné, j'ai téléphoné Guadeloupe, pas ni possible, ma. J'ai téléphoné Martinique, pas n'est possible, trouver toi J'ai téléphoné Dominique, pas n'est possible, oh ma. J'ai téléphoné Guyane, pas n'est possible, oh ma. J'ai téléphoné